Nous attaquons ce soir ce troisième volet de ce qui représente pour Sinistros et moi, le Dr. Payne Pandragon, nos pièces métal préférées, et ce depuis le début de ce mouvement. Évidemment, à condition que je ne fasse pas trop de conneries. Nous avons déjà fait le survol des années 80 et avons aussi entamé les années 90. Nous continuerons donc dans cette lignée et vers les années 2000, en supposant bien sûr que Sinistros décroche un jour de l'année 1987. Ha <rire> ha! Pauvre tâche persistante. h <rire> Pardon, 85, devrais-je dire. Voici donc réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque ce médecin a un assistant. <rire> Priez pour ne pas y survivre. Enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause bandragon said so. Et cette fois-ci, c'est vraiment go.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 C'est fou à l'UQTR. R. T'as la voie l e nous. t r s la v a i l l e nous. f Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 22 juin de l'an de Disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon. Et la tâche persistante accrochée à 1985 est nulle autre que Céline Strauss. Ben, 1985, oui, mais j'ai évolué depuis,、euh, depuis la semaine passée. Oui, j'ai cru voir que même que t étais rendu en 2012. Ah, c'est. a v a n t g a r d e C'est encore pâté. C'est encore <rire> p t C'est encore pâté. Pourri, pourri, pourri, pourri, pourri repourri. D'accord. Hey, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Pas pire, pas pire. Ben, j'en ai rien à foutre. Ben, v o u s non plus. Eh bien, nous passerons à un autre sujet. Hey, autant on a gelé cet hiver, autant que. Cet été, c'est. Écoute, c'est pas pour me vanter, là, mais vite comme ça, j'ai réalisé il y a un certain temps que l'été était l'antithèse de l'hiver. T'es pas sérieux? Ben, qu'est-ce que je te le dis? Ben, là. Oui, ce qui veut dire que. Après 40 queues l q a n n é e s tu viens de comprendre ça? Après. Oui, c'est ça. Après <rire> 40 queues canet... a n é e <rire> s C'est très bien. o n n e Rentrons pas dans les détails. Mais j'ai réalisé ça et de façon très certaine. Hein, ben oui. Je ne m'avance pas quand je dis ça ici. T'es-tu aperçu que t'avais des araignées à l'entour de ta maison? Tout à fait. C'est fou, hein? C'est fou.、Biii. Oui. Quelle publicité, o n o cette、vu. année, c'est vraiment épouvantable. Jardinon s avec Sinistros. Oui, d'ailleurs, apprenons comment faire une excellente salade de Veuve Noire, accompagnée par-ci par-là de quelques petits. Je t'aveuille. Sérieusement, on n'a plus le droit depuis quelques années de faire chouter maison, n'est-ce pas? Non. Mais ils se vendent quand même des produits qui sont. C'est efficace juste deux semaines. Oui, mais quand même, c'est deux semaines. p u la petite cacane de raid q u i te vendent. Non, mais je ne veux pas te faire de publicité. Je ne veux pas te faire de publicité c'est pour un produit, mais il y a un truc pour les araignées qui s'appelle tout simplement Spider-Man et ça fonctionne. Mais ça, ça se dure, peut, ça se peut. Ça dure plus que deux semaines, ça dure exactement 16 jours. <rire> <rire> c'est pas, pas deux semaines, c'est 16 jours. Non, b e i c'est que c'est pas si mal. b e n OK, parce que c'est épouvantable, et puis ils ne sont, sont pas petites.、Hein. Non,、euh, en fait, c'est、euh, des monstrueuses oui, bébites. Oui,、euh, oui. Même le chat a quasiment peur.、Euh, mais c'est normal avec.、Euh, les... Moi, ça me fait rire parce qu'on a on comme des chauves-souris à l'entour de la maison. m a i ce n'est pis... pas des chauves-souris, mais c'est d même. Non, non, non, j'ai fait une blague. J'ai f a i une blague. n autres,、euh, notre, chambre, notre, notre chambre. n f、euh, i la r e n t e Notre chambre, le plafond est comme en pente, puis ça donne au grenier. o、okay. k Pis, il y a une nuit,、euh, ma copine se réveille pis u elle dit, c'est-tu tes chauves-souris qu'on entend? Ben non, c'est les araignées que t'as vues tantôt, <rire> Ça, c'est parce que ça, c'était des petites qui vont chercher à la bouffe. La, l'autre gang est en haut, là. Si tu fais la niaise boudon, ben oui, je te niaise. <rire> ben non, c'est ni. C'est pas des araignées, c'est pas des chauves-souris, c'est des dinosaures. C'est、enfin. pas du raid dans la caca, t'as besoin, c'est un 12 avec des grosses balles. Et aussi, probablement, quelques bonbonnes de la palme. <rire>、euh, ouais, mais je veux pas faire flamber à la maison quand même.、Hein. Non, mais de façon contrôlée, sinistro,、okay. ça. Il y a moyen de faire quelque chose. D'accord. Eh bien,、euh, après toute cette, euh, tergiversion, euh, tout à fait, euh, f a n t i q u e le genre d i nage qui est、et、terminé. La semaine prochaine, on plante des tomates. Oui. Et puis, il、euh, y aura probablement pas juste ça qu'on va planter, si t'arrêtes pas. D'accord.、Euh, c'est notre troisième partie de notre spécial Best Metal Ever. C'est bon, tantôt, tu m'as annoncé que ce ne serait pas la dernière. Mais Encore, non, mais non, a o n o u r a avoir une quatrième. m a on l'avait, écoute. On, on l'avait dit, on l'avait. j ne t a i s pas, Je t'ai pas rien inventé. Non, là, mais moi, je suis tout fou, là. Je pense d u e c e s l e s années 2000, l e C'est pas grave. Écoute, en 2008, 2009, 2010, il y a sorti plein de bons trucs. Oh oui, c'est vrai. Fait e regarde. Mais bref, c'est la troisième,、euh, troisième épisode de ce, de ce spécial qui sont les meilleures pièces de Sinistros depuis le début du métal et les miennes. Et, e、euh, n ouverture,、euh, pour, comme à l'habitude, eh bien, ce sont mes choix qui ont été présentés. Et ceci, dans le désordre, en fait, la plus, Je s u la dernière à avoir passé jusqu'à la première, en ouverture. On vient d'entendre The de Rotting Christ, la pièce e n u m a Ellish. Eh, c'est bon, ça. Oui, c'est vraiment hot, là. C'est très, très bon. Tiré de l'album Théo Gagnant, qui est p a r u en 2007 sur Seasons of the Mist, qui est un très, très, très bon album, qui précède、euh, I.L.O., qui est un bon album aussi, mais qui est un petit peu plus,、euh, je dirais, difficile d'approche initialement. Euh, juste auparavant, nous avions la très bonne formation Legion of the Dam et la pièce Death is, is My Master.、Euh, c'était pas m i s t i g r i C'est m i s t i g r i mais ça, c'est,、euh, c'est, e n langue d'origine. <rire> okay. Euh, <rire> chanson sur un s h o w <rire> D'accord. Death <"That laughs> is My Master, c'est tiré de l'album Sounds of the Jackal qui est p a r u en 2007、euh, sur Massacre Record. Nous avions h a n Tomb et la pièce When in Sodom. Ma préférée de h a n Tomb qui apparaît sur、euh, En fait, qui apparaît sur le mini-album When i n Sodom, qui est assez rarissime maintenant, et qui est r apparu, bien entendu, sur l'album qui a précédé, le Long p l a y sur Serpent Saints, The Tenth Amendment, qui apparaît en 2007 sur Three Man Record, qui est aussi relativement dur à trouver depuis certains temps. Trange, on dirait que la formation a fait un pressing, puis que la compagnie a dit c'est fini. Ça arrive, ça?、Oui. Ouais, c'est bon. peut-être pour écrire un, un effet de rareté. Ou pour faire chier le peuple, c'est tout. a u s i C'est, ben, en fait, c'est probablement plus ça. Oui. Euh, nous avions, comme deuxième pièce, Cannibal Corpse, et la pièce The Time to Kill Is Now, pièce d'ouverture de l'album Kill, paru en 2006 Metal Blade, qui, selon moi, est un des très très bons albums de cette formation mythique et légendaire du,、euh, du old school death metal. Bon, ce qui me concerne, c'est probablement mon meilleur album. Et nous avions ouvert avec Cradle of Filth, et la pièce Gill d e Kant, qui est tirée de l'album Nymphétamine de 2004, étiquette Roadrunner Records. Euh, puis, avis à ceux qui ont déclaré après, dans cette période ou un peu avant avec, euh, des choses. On aurait pu d e n parler de ça. Blablabla. Bla, que c'est bla, une belle bla, gang de clowns. Que Cuddlefield est un très, une très, très bonne formation. Ben, une bonne formation de clowns, mais c'est une bonne formation. Clown, une bonne formation.、Ah, ben, Alice Cooper est un clown. Est, ben oui, c'est ce que je te dis.、Euh, mm -hmm. Finch Hall sont des clowns. Oui. Et c'est bon. Ben oui. Et voilà. La preuve que la musique et le théâtre vont très bien ensemble. Ben oui. i l y a plusieurs formations qui ont intérêt que, à comprendre. C'est sûr et certain que tu peux plus traiter,、euh, tu peux plus qualifier Cradle of Field comme étant un ban de black metal. Non. Là, mais c'est un bon ban de métal. C'est un ban. Tu es gothique, théâtrical,、euh, astronomique. Astronomique, euh, euh, domination, euh, euh, permutation. t o n d e u s e à gazon. de jardin. <rire> <l> Plantation <rire> et ramassage de feuilles mortes. Voilà. C'est tout un qualificatif. <rire> Ça ressemble à ça, un show cradle, finalement.、Là. Maintenant, Sinistros, on va y aller avec、euh, ton premier bloc de tes choix de cette semaine. Et tu débutes avec quelque chose qui, écoute, tu m'as fait connaître ça il y a quelques semaines, voire peut-être un mois.、Là. Ben, c'est parce que je l'ai fait connaître là, parce que moi, ça ne fait pas bien, bien plus longtemps que je les connais. Et je dois dire, moi, que je suis littéralement tombé en, en pratiquement adoration d e c e t t e formation. Pour moi, présentement, c'est mon meilleur band des 15 dernières années. OK.、Euh, C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est pas 15, c'est quasiment 20 dernières années. Il y, y a un petit côté à cette formation-là qui est d、euh, e v i s i o n Bleak qui donne.、Euh qui rappelle un, un, esprit des années 80 de b a r h o u s e Le vocal. très g o t h i q u e Cet album-là, un petit peu moins.、Euh, Peut-être moins, effectivement. Cette s c è l e de Mystery, un petit peu moins.、Oui. Les autres albums,、oui. Carpatia, h pis、uh, The Wolves, justement.、Euh, the euh, play, oui, il、ouais, oui, y a, y a un, vraiment un vocal à la Peter、oui. Murphy, c'est vraiment...、Plus. Épouvantable.、Euh... Des, des éléments très gothiques、euh, musicalement. Et même aussi. Le, son, le son de.、Euh, ouais, ouais. C'est ça. Des éléments gothiques très 80、ouais. avec,、euh, je dirais, évidemment, c'est des musiciens qui font appel énormément à la technologie、euh, avec un son très 2000, on s'entend.、Ouais, c'est très lourd, regarde son s t don de sillonné. s Vite, vite, de même, j'ai comme testé sur ma guitare, vite, vite.、Euh, je pense i l s sont en bas de dos. Ah oui. Donc,、bon. ils doivent être en scie. Ils ont peut-être bien des s C-cordes. Mais si tu regardes les v i s le seul vidéoclip qui est Wolf Moon, non, il joue avec une, f l y i n g v de Gibson ouais, qui est、ouais. une si corde. Donc, c'est une si corde qui doit être en si. En si corde. En haut palais. Ah oui, tu comprends. Non, mais c'est très, très, très, très bas, là. Oui,、euh, effectivement. Beaucoup d'éléments de cette formation-là qui pourraient rappeler à prime abord Rammstein, certains, à certains moments, mais... c'est le côté guttural. Ben, cet album-là o u i ben, ben, écoute, on s e n t e n d qu'à quelque part, c'est des Allemands. Oui, c s Allemands. C'est des Allemands. Fait que,、euh, mm -hmm. oui, peut-être qu'il y a Set Sail to Mystery, il y a certaines qui ont une、euh, consonance guttural e comme、euh, Rammstein pourrait le sortir. Ben, moi, honnêtement. Ben, les autres albums avant, non. Non, non. Coup, non mais,、coup. honnêtement, après m'être fortement plongé dans Set Sail to Mystery, qui est le dernier album paru, en 2010, Euh, je, je dois dire que je pensais vraiment au par-dessus les petites connotations Rammstein. Je les vois plus vraiment, mais. Ben, moi, j'ai comme l'impression qu'avec cet album-là,、euh, euh, on les a connus avec cet album-là. C'est 2010,、ouais. c'est tout frais sorti.、Euh, si t'écoutes ce qu'ils ont fait avant,、euh, d'après moi, ils ont voulu peut-être y aller avec une. Coche un petit peu plus、euh, à connotation plus commerciale. Ben, en fait, plus accessible. Oui, c'est ça, plus accessible. Oui,、oui. ça. Mais ça reste que c'est du très est、euh, t r s t v r a i m e n très t r è r è s très très très très très très t r très t r s t r s t r l s t s t r s très très très très très t r è très très très t r è très très t s très très très très très très t r e s très très t e è s très très très très très très t r s très très très t r è très très très i r è s très très t r è très très très très r è s très très r è s très t r r r è s r Qu'on peut expliquer, cette bande-là, c'est qu'ils sont juste deux. Oui, officiellement, ils sont juste deux. En, li en live, ils sont, sont plus,、ouais. mais、euh, studio, il n'y a personne d'autre qui touche, non, là. Non. Donc, ils sont deux à jouer du drum, ils sont deux il à jouer, jouer des, de keyboard, band, des keyboards, ils sont, sont, sont deux à chanter, ils font ouais, tout, ils là. Ils font tout. C'est vraiment spécial. Oui, effectivement. Écoute, on va écouter Miffish and b u l l Oui, oui, avec、euh, Descend Into m y s t o r m série de Set Sail to Mystery, qui est p a r u il y a quelques mois à peine. C'est une découverte extrême. Tout à fait. Allons-y. ゴ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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 22h25. e e u r s Mais c'est pas pire, on n'est pas pirement timé. Ben, plus, étonnamment, étonnamment, on a、ça. été discipliné ce soir, ben, on dirait. Oui, mais on n'a pas grand-chose à dire.、Euh... C'est encore drôle, on peut s'en trouver. Oui, ça, c'est tout le temps de même. Surtout quand、euh, on fait un spécial,、euh, on a eu ça, c'est tout a e t e m p de m ê e Mais garde, c'est par esprit de sacrifice qu'on fait ça ce soir. Il a fallu qu'on se force un petit peu.、Oui, J'ai beaucoup de misère à choisir <rire> ces pistes-là. <rire> oui, c'est ça le pire. Oui, mais pas pour les mêmes raisons qu'on parle. Bref. <rire> oui. Oh, oh, oh, ok.、Un、petit rigolo, <rire> ce mec-là. D'accord. Eh bien, c'était mon premier bloc de, de super choix.、Euh, premier choix de Tevec de 2000. Bien entendu, Wintersorg avec Svald Winter tiré de Eudor Mackenson. Et non, c'est 99, ça ne l'asse pas 2000. Désolé. a o r s b e n fais attention.、Ah, ok, on f a i t attention. Mais c'est pas pris, c'est pas 85 là, quand même. Non,、mm -hmm. au moins. OK. Tout juste avant, on a eu Fucking Back,、euh, One Man Band allemand, avec、euh, Hidden Foray tiré de Hero d i n The Fireblade de 2005. On a eu The Lord Way e s l o g Feg, formation américaine, avec la pièce High Passage, Low Passage tiré de l'album Traveler de 2003. Et l'excellente Descend Into m i l e s t r o m de Division Bleak. Yeah! Paru sur Set Sail to Mystery, qui est paru il y a deux mois, trois mois, gros, gros, gros max.、Là. Ah, c'est assez récent. Oui, c'est même super. Et super quelle rigueur, belle pochette. C'est tout de même. C'est sûr que、euh, le premier album, la pochette est ordinaire, là, ouais, mais les que... autres, c'est cool.、Euh... Mais le concept, c'est vampirique, l e s marins,、ouais. c'est incroyable. C'est vraiment une très belle production. De pièces, euh, bon si、t e s très bonne pièce. Mais je ne sais pas si, si tu as écouté un petit bout du, du, du, du CD2 qui vient avec le Digipack. C'est parce que je n'ai pas acheté le Digipack. Ah! Ben le CD2, ils prennent toutes les、oui. pièces ben, du CD1,、oui. un, mais c'est juste en p i a no. Avec quelques orchestrations, il y a pas de v o c a Oui, je pense, pense qu'il y en a une qui a du vocal. Ben,、euh, oui, il y en a, a une qui a、euh, du vocal. Tu as celui qui fait le, le, les, les chants vraiment comme opéra. Oui.、Là. il leur fait, là. Mais c'est toutes les pièces. c'était vraiment plus smooth. Puis, n moment donné, t'écoutes ça. Puis, ah, ouais, c'est vrai. C'est cette pièce-là. c e Ben oui, c'est une-là. c s t v Ben t oui, c'est une-là. c o Ben oui, c'est une-là. faut Ben a oui, i c'est r o s e qu'il n o u s r e s t e q u u n e s e u l e é m i s s i o n q u i e s t une-là. Ben oui. Ben oui, c'est une-là. Ben d r a i p a s a a v n t d é b u t s e p t e m b r e e f f e c t i v e m e n t Euh, réanimation termine,、euh, sa période, e、euh, n en fait, je dirais,、euh, une certaine portion estivale. Non, on, on va entamer la période estivale en ne、euh, présentant pas de musique.、Euh, tout à fait.、Euh, donc, c'est la s e <rire> m a i n e prochaine. Je m'abuse, c'est le 29. Parce que l'été, nous autres, on n'aime pas ça. Il, c est, c est, il fait trop chaud, il fait jouer du métal. <rire> Ça m'empêche d'en écouter de b a r b e s Ça, il ne faut pas se le dire. C'est on... vrai, j'en écoute plus de musique. Non,、euh, on arrête tout, tout Ça, c'est fini. t o u s on se cache dans la cave, on fait tous l e s rideaux, toutes les rideaux. Toutes les les stars, on se cache tout, autour des bureaux, puis on attend. On se couche soleil. <rire> <rire> ça, de temps en temps, il y a un petit rayon qui passe, on grille.、Euh, <rire> Griller dans le sens de. <rire> Euh, donc, effectivement, la semaine prochaine, c'est la dernière édition d e r é a n i m a t i o n et ça jusqu'en ce qui me concerne, jusqu'au 10 août prochain. 10 août prochain. Un 10 août? Oui. Et Sinistros sera de retour. m a s c'est pas le 11 août? J'ai pas le temps. <rire> non, l a i s super. Et Sinistros. p f f t e épouvantable, toi. <rire> Je le sais. <rire> le Sinistros sera de retour. <rire> le, le Sinistros. Nuit, le Sinistros. c e t e chose. Tu vas s t u v e r ta trappe, <rire> espèce d'épouvantable et ridicule. épouvantail à corneille, tu sais. Le, au début septembre, ce sera le retour des sinistroses. Donc, pour, e n fait, je dirais la moitié du mois ou à peu près du mois d'août, j'opérerai celle, c e s réanimation. e et en fait, j'aurai probablement, même pour le retour du 10 août, les lutins de l'enfer qui seront, qui i r o n t co-animer avec moi. Ça ne sera pas là. Nan, nan, nan, nan. Mais, c'est cela. Mais d'ici à ce temps-là, il nous reste encore, euh, Pratiquement, euh, 50, o u a i 54 minutes de belle musique. et encore une émission complète la semaine prochaine. Côté spectacle, vendredi le 16 juillet prochain,、euh, à l a p a r t qui est situé au centre-ville de Trois-Rivières,、euh, vous pourrez voir, D, i t c h y Charge, Brazen Hell. C'est d e c h a r g e d c c h a r g e Ben oui, qu'en o n t c ça? Tu manquerais peut-être comme, u h n tout c Décharge, Brazen Hell, Six Brew Banta et Soul of Ignorance. C'est à la porte, comme je l'ai dit, vendredi 16 juillet prochain. La porte,、euh, l'ouverture des portes est à 20 heures. Le spectacle débute à 21 heures. C'est 5 dollars et c'est pour tous. e h t r o i s v i e r r s m é t a l propose、euh, lundi le 19 juillet une formation, des formations que tu i r a s voir avec les fistons d'ailleurs. Blind Witness.、Euh, blind Witness, Shame Will Remains, Final Advice et Reserve Your Pride. Ah, mais il y en a un, il y en a un autre au stage, justement, le 17 juillet. Avec,、euh, mes anciens compatriotes de Laps e of Memory,、euh, Beyond Atrocity.、Okay. Euh, les autres b a n d s je peux pas vous dire c'est quoi, Je n a i pas comme lu le flyer ou quelque chose, mais,、euh, ça va être un bon show. C'est、euh, au, au stage le 17 juillet. C'est au stage le 17 juillet. D'accord. Donc,、euh, Blind Witness et compagnie, c'est au racafe e le stage, justement, le 19, 19 juillet. L'ouverture des portes est à 19h. Le Spectacle débuteront à 19h30. C'est au coût de 10 dollars et c'est pour tous.、Et、on vous rappelle que le Metal Fest dixième édition se tiendra cette année, e l 15 et 16 octobre. Côté spectacle à l'extérieur des villes, de la ville, pardon, et non des villes.、Euh, ben, le 18 juillet, c'est Soul Work en compagnie d'At Angel, Mittenuki Witten et Swashbuckle qu'on va entendre tout à l'heure. Swashbuckle. Swashbuckle au coût de 20 et 25 Billet VIP au coût de 55 C'est à 19h le 18 juillet. Faux-fonds électriques. Billet disponible via admission.、The、Summer's Daughter Tour. qui présentera Decapitated, The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, Veil of Maya, Cephalic Carnage, The c r i p at Birth, Carnifex, Animals as Leader, mardi le 3 août prochain, dès 16h30, c'est au Club Soda, il en coûtera 25 et 69 et 30 et 56 plus taxes. C'est pour tous, billets sont disponibles via Ticket Pro, via Cynic, en compagnie de Intronote et Déchrif, n'y a p o u c, c i s Je s u n o t à <rire> u <rire>、euh, t le monde. Je suis n o i é à tout le monde. Je s u i n o r é à tout le m a n d e e suis t é e tout le monde. Je suis n t é à tout le monde. Je suis noté à t o u e n d e Je suis n t é à tout le monde. Je suis noté tout le m o e Je s i noté à tout le monde. Je s i s noté à tout le monde. Je suis noté a tout le monde. Je suis n i n g s tout le o f d e a t h e x a l t et u n f a le l n c e Je suis n t é à tout le m p u s Le 5 août, un jeudi, à 19 heures, il en coûte 20 et 25 taxé inclus. Ben, pour les a m i t e u r s pour les amateurs de métal, plus、euh, technique, extrême, il y a sainic aussi. Ben,、euh, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, Ben oui, mais c'est avec l i n formation, je s u u s le g l h、ah、oui, ok, c'est chaud, là. C'est parce que, pour l i n s c'est le prononce à l'envers.、Euh, au mois d'août,、euh, à la fin août, vous aurez Augury au Club Soda, Exodus au f o f o n e s électriques, Catatonia au petit campus. Ça, on est rendu au mois de septembre et ainsi de suite. J'en passe des meilleurs. On reviendra là-dessus en temps et lieu. On continue musicalement avec、euh, ma deuxième portion de choix. Cette fois-ci, on va être un petit peu plus death metal avec euh, des euh, formations telles Behemoth Nile Eight Eternal.、Ah! Et Vader qui est un peu plus trash. Les cornichons polonais. Le voilà. Donc, débutons avec Behemoth et ma meilleure pièce. D'autres cornichons polonais. D'autres cornichons. oui, <rire> effectivement. C'est un deux pots de cornichons pour un. Deux pots. Avec... Il y en a à la n e t p u il s i n'y en a pas à la n e t t Il y en a qui sont. Vous, c'est ça? T'es assez perspicace, toi.、Hein? Voilà. Pauvre insignifiant. <rire> avec ma pièce préférée de Behemoth, la pièce Slaying the Prophet Advisor, q u o n l e retrouve sur le très bon album des Apostasies qui est paru en 2007 sur Century Media. Let's Fucking go.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 Amateur de métal progressif et de power metal, l'émission Labrique et le fanal est de retour tout l'été, les mardis à 19h. Votre animatrice, m i c h è l e vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, f a n d o n Blast, OPEP, サーバーテージ、ainsi que beaucoup d'autres。L'abri des fanales、le mardi à 19h sur les ondes de c e i f o u 8 9 1 s e f o u 8 9 1 La radio de la scène s c è n e émergente: 84.89.1. Faisons une petite blague. Je ne vous souhaite pas la bienvenue dans cette nouvelle édition de réanimation à 22h29. <rire> <rire> <rire> eh bien, on, va, on vient d'entendre <rire> cette deuxième portion. Qu'est-ce que c'est, a r r i Non, non c'est une émission spéciale qui l d ont juste une demi-heure. On est arrivé en retard, puis ça a commencé à 10h30 pour finir à 11h, puis c'est fini. Ça pourrait être très spécial de le faire.、Hein? Ça serait cool. m a、ah, ah, ah. t、euh, a c e s t pas le c o r s de nos forces. t affroches ça. On pourrait peut-être.、Bon, on peut le faire de 9 à 9h30. o a i s c e <rire> s 9h25, dernière pièce d'édition. <rire>、euh, bon, bref, c'était mes quatre derniers choix de la soirée. Soit,、euh, on vient d'entendre à l'instant la formation p o l a n a i s e mon c h e r s t n e pièce. Ticard i c h o u o u i Vader et la pièce Chaos. En fait, ici, je vais faire une, une spécification qui est celle-ci. Initialement, cette pièce, Chaos, est tirée de l'album Morbid Reich de 1990. Mais j'ai choisi, évidemment, parce qu'elle est de loin supérieure, la reprise de 2008 qui apparaît sur l'album 25, qui est paru en 2008, comme je l'ai dit, sur Metal Blade. Juste auparavant, nous avions. C'est quoi Ils l'ont réenregistré Ils ont enregistré plein de tours. C'est un album double, là, qui,、euh, sur lequel ils ont repris toutes d e s tours. Il n'y a pas de pièces.、Mais、la version de 90, ça ne doit pas sonner comme la, la brique comme ça l'a fait. Non, non, non, non, effectivement.、Okay. C'est effectivement.、Euh, tout ce que tu voulais savoir Oui. C'était simple. Ben、euh, juste... oui, mais ça prend pas des grosses questions existentielles dans le métal. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais ça m'en prend pas des grosses, moi non plus. Je suis、okay. pas capable d'y répondre. <rire>、euh, la formation Eight Eternal, une de mes favorites, et la pièce e L l and Venom, ma pièce favorite de cette formation américaine, qui est tirée du dernier album Fury and Flames, qui est paru en 2008 sur Metal Blade avec le m e r v e i l l e u s le merveilleux contrôle arrière de Eric Rutan. t Juste auparavant, la formation égyptienne. Non, c'est fou. <rire> qui a dérivé sur le Nil pendant on ne sait combien d'années. C'est Nil! <rire> <Neil>. Nil! <rire> et la pièce ma préférée, As He Creates, So He Destroys, tirée du très bon album Etyphalic de 2007, paru sur Nuclear Blast. Et、euh, je dirais dans mon top 5 du death metal Behemoth et la pièce Ling de Prophet of Isa, qu'on retrouve sur mon top 5 des, des, des albums de death metal. Finalement, t'aimes les cornichons, toi? Euh, oui, oui, fait, ben, écoute, c o u t e n s e n t e que je préfère ceux qui sont pas marinés. o k、okay. e、euh, t、euh, l'album, d、euh, e s Apostasy, qui est paru en 2007 sur Century Media. Ça s'étendit, il est 22h32min. Et maintenant, comme toujours, ou à peu près, il incombe à Sinistros e de clore cette édition de réanimation avec ses choix musicaux, pourri, qui sont tous, pourris, pourris, pourris et repourris. <rire> qui sont tous issus de 1985. Ben non, garde donc. 2009, 2009, 2005, 2008, puis 2007. Aïe, aïe. Il y a hey, de l'évolution là-dedans, mon ami. C'est incroyable <rire> comment tu me surprends cette semaine. Le plus beau, tu es allé le plus, le plus loin en 1999. Donc, cette année-là, t'es pas bonne parce que, regarde, j'ai 2010, 2009 ici, 2009, 2009, 2009, 2005, 2008, 2007, 2005 là. Il y a juste 2003 et 2000... 1999, qui n'est pas bon.、Finalement. Ah oui. Mais écoute.、Euh, 2009,、bizarre. une très belle année, en fait. <rire> oui, effectivement. <rire> oui, effectivement, tout à fait.、Euh, 2007, aussi, c'était une belle année. Euh, mais euh, je, écoute, c'est vraiment correct. Là, tu pourrais choisir des pièces des années 80. Tu sais, non, mais là, c e s e n f a n z o s e c o u r J'en fait. ai mis、euh, comme récemment. Oui, tout à, fait, tout à fait. Quand même, je n'écoute pas juste ça.、Là. Non, j'ose espérer que tu n'écoutes pas juste ça. Non. Par contre, j'ose espérer que tu n'écoutes pas autre chose. Ben, là, ça dépend. Le, quoi, il、hein. se f u i t un moment de silence où il se q u e s t i o n n e et son petit poids f a i t trois, quand t f u s trois mètres d'eau dans tu sais la t ê t e C'est un petit hamster qui faisait tout, tout, o u t u i s d'abord. Le m a n q u w a t e m a e gaz. C'est b r o u La roue, <rire> <rire> roue viendrait plus, tu sais. Prends une petite n o t e mon homme. <rire> Bref. Bon,、euh, mon dernier bloc,、euh, avant la semaine prochaine, bien sûr. On va débuter. <rire> Je régresserai pas, promis. D'accord. Bon. On va y aller avec、euh, un band, un band de pirates que j'ai découvert、euh, l'année passée. C'est en 2009 o u i vrai. c'est o n a découvert、oui. ça.、Euh, oui. J'avais trouvé le concept vraiment, vraiment rigolo.、Mm -hmm. C'est en écoutant、euh, l'album Back to the Nose que je me suis aperçu que Swashbuckle, c'était plus que des rigolos. Parce qu'ils savent jouer en、oui, saperlipopette. Oui, saper、bon, oui, ça a beau être.、Euh, C'est le genre de crossover à trois accords、euh, tu sais,、euh, d'en face, mais les petits intermèdes entre les tones o ù ce qu'ils se, se permettent, des petites tones à la guitare classique, puis la k i t là, là、mm -hmm. ouch. Oh oui. Ouch.、Euh, effectivement. Ce que je trouve déplorable, par exemple, c'est qu'on va, va se les faire brûler ici au Québec. Ben, aller oui, mais a i l e z v o i s ça, je ne comprends pas pourquoi. Ben, Il me semble que ça doit faire dix fois qu'ils viennent depuis milieu 2009.、Là. Oui, mais. Il y a eu ils un... sont tous en première partie de, de, de show par rapport. Oui, puis le problème, c'est qu'ils ne pourront pas faire de headliner. Non. Parce que. Mais d'après moi, si, si, ça ne p e g n e peut-être pas ici. Bien, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il à quelque q u c'est part, y a un certain buzz autour de cette, cette formation-là. Certains producteurs s'en sont rendus compte. Puis là, ils prennent non, des espèces de. Rigolo, là, non, c'est une gang de, de, de rigolos, là. Ils prennent des espèces de deals, là, de quoi, dire bon, bien, je vous boucle pour telle, telle, telle date pendant X temps, ici au Québec, où en fait, bon. Ouais. Non, oui. Le à l b a n d i l est content parce qu'il sort de chez eux, il se fait connaître au Canada, ensuite au Québec. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas qu'il prenne ce bandit-là au premier degré ou ce qu'ils prennent sérieux. Non, non, p e u pas, pas tout. C'est un bandit de parté.、Oh, oui, c'est、si, ça. Ça se ressent d'un tonne s aussi. là. C'est du bon trash metal. Oui, c'est ça. Mais bon, Sauf que ça va faire comme Warbringer. On dirait、ouais. qu'ils ne lèveront pas plus que ça. C'est dommage. Là, mais regarde. Moi, j'aime ça. C'est pas grave. m a Ils s i disent q u e n u l n'est prophète dans son pays.、Bon, peut-être qu'ils qu vont l'être ailleurs.、Bon. Mais bref, continue-là. C'est ça. Moi, j'ai choisi uh, Swashbuckle, uh, Life Lover,、uh, Necrophagia, Acid Witch que j'ai découvert il n'y a, a, a pas très 10 longtemps. Une minute? s Non, peut-être 15. Ah,、oh, c'est vrai, excuse. pis, si on a le temps, Samael, u、euh, d'une pièce de s o l a r Soul, qui est, e l o n moi, n s de u x meilleurs albums.、Euh, Je pense qu'on va avoir le temps. Peut-être. Alors, on va commencer avec Swashbuckle, avec、euh, le, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, le clip est vraiment、euh, délectable,、oui, c'est vrai super cool. cool.、Euh, la pièce,、euh, Cruise Ship Terror, c'est tiré de l'album Back to the Nose, paru en 2009 sur Nuclear Blast. C'est vraiment, Un blast dans le front, pis u c'est cute. C'est one, two,、quoi? three, four, on a du fun. Oh, ouais, regarde, c'est du vieux crossover qu'on aime, pis c'est dans ta face. Ça fait la job. Go! C'était la psychédélique. C'est effectivement psychédélique. v i u s v e n t d'entendre a s c e n d e Witch avec la pièce The Black Witch tirée de l'album Witch Tanic Hallucinations, paru en 2008 sur so, Razorback. s u r Witch Record. Oui, Witch Record. C'est une gang de sorcières. <rire>、euh... Sûr que oui. Elles autres à l'Halloween vont faire fureur.、Euh, on, a on a eu Nécrophagia avec la pièce h o n e r Thud s é r i e de Harvest Reservoirs Volume 1 de 2005. Ils viennent d'en sortir un autre, Dead. Trip 69, ça fait 5 ans qu'on l'attend, on va essayer de trouver ça quelque part.、Euh, Life Lover avec、euh, Android e i r a tiré du mini-album Decadence paru en 2009 et on a commencé avec Swashbuckle Cruise Ship Terror sur l'album Back to the Nose 2009. Alors, sur ce, c'est ce,、eh、ce qui termine la troisième et avant-dernière émission sur notre、euh, Best of、euh, Metal Ever, effectivement. Il nous reste à peine de temps de vous passer ton dernier choix qui est aussi, qui aurait été aussi un de mes choix sinistros, soit une pièce de Samaël qui e t i r é e de l'album Solar Soul. Et,、euh, on se retrouve la semaine prochaine pour cette conclusion de nos choix musicaux préférés dans le métal. Ben, c'est ça. Fait qu'on, je risque de retomber en 1972. Ah, ça, ou, ça me s u、euh... r p a s n d r a i t p a Je vais aller <rire> faire un tour, moi, en 2014. Là, puis... Ben, d'accord. Sur ce? Elle surviendra avec une coupe de bonnes、euh, bonne patentes. Oui, mais je vais essayer de trouver de quoi. Bon, c'est excellent. Alors,、euh, sur ce, on se termine l'émission avec s a m a e l Promised Land série d e Solar Soul de 2007 sur Nuclear Blast Go.、Allez. Et sur ce, allez tous vous faire foutre.